Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Dis, ô vous les infidèles. La a'budu ma ta'budun.